Unité 4. Projet. Exercice 1. Écoutez le message et mettez le programme dans l'ordre. A. À 3 heures, vous pouvez faire une promenade à cheval. B. Direction la base de loisirs. Arrivez à 10h15. C. Arrivez à 19h15. D. Pique-nique à midi et demi. E. Rendez-vous à 6h30 pour le retour. F. De 10h30 à midi, vous pouvez faire du bateau. G. Demain, rendez-vous à 9h30, place de la République, pour le covoiturage. H. L'après-midi, baignade, où vous vous reposez.